Bonjour amis auditeurs auditrices de la radio Isanganiro, bienvenue à cette édition spéciale de la mi-journée consacrée à la montée des eaux du lac Tanganyika. Dans cette édition, nous vous conduirons sur le littoral de ce lac. Quelles sont les conséquences de cette situation Quelles en sont les causes Que font ou que devraient faire les services concernés pour résoudre ce problème Voici le seul et unique titre qui va nous occuper durant le temps imparti à cette édition. À la co-présentation de ce journal, le duo Elie Nibel-Nibigira et Christine Boutoui. À la mise en onde, François Akimana. Rebonjour et bienvenue encore une fois. Vous n'avez pas Isanganilo, Vous ratez l'essentiel Ouvrons cette édition spéciale consacrée à la montée des eaux du lac Tanganyika sur ce qui se passe en zone des à de la mairie d'Oujumbura où des maisons d'habitation de ces quartiers sont devenues inhabitables. L'exemple est du quartier Kibingar-Raléguisson où certaines routes sont impraticables. Les habitants demandent aux service et chargés de distribuer des parcelles à ne pas autoriser la construction au bord du lac ou dans ces endroits marécageux. Mayongajamari s'est rendu sur les lieux. Et vient de s'entretenir au téléphone avec Oban Yongo. Nous avons pu passer dans différents quartiers, à savoir euh, kibenga rilare kanyocha Kanyocha-Quartier-Gissio et, et, et dans le quartier Kabondo. Donc euh, là, nous avons visité dans le quartier Kimindo et Kibenga. Les habitations sont inondées. Les canyons sont pleins euh, d'eau de, stagnante et de boue. Euh, ceux qui habitent dans le quartier Kibenga-Rilare, le plus menacé. Essayer ce matin d'évacuer les eaux de leurs parcelles. Toujours dans ce quartier, les bâtiments sont sous l'eau, d'autres sont détruits. Et ces eaux stagnantes s'observent dans les rues et dans les caniveaux, de même que dans différentes parcelles de ce quartier qui vient d'Irare. Est-ce que Jean-Marie, vous avez pu euh, compter le nombre de des maisons qui ont été détruites par ces inondations Non, parce qu'on n'a pas pu visiter tout le quartier, mais là où nous avons pu passer nous, le constat euh, que nous avons pu trouvé euh, cinq maisons euh, qui ont été euh, détruites les, les clôtures de ces parcelles euh, étaient aussi endommagées d'autres euh, constats est que dans ces parcelles les eaux stagnantes étaient, étaient pleines dans ces parcelles et que ce soit les habitants de, de, de, de du quartier Kibengalilal et, et du quartier Gisio de même que Kabon Donc, et tous les habitants demandent un euh, service surtout le service est chargé de distribuer les parcelles. Alors, pas continuer à permettre aux gens euh, de construire au pont d'île à Tanganyika, sinon dans les endroits malécageux, parce que des fois, si ces gens construisent dans ces endroits, euh, ça devient un problème. Outre au sud du pays, les eaux du lac Tanganyika ont monté et inondé certaines euh, maisons d'habitation et de plage au long du lac Tanganyika à Gatumba dans certains quartiers. Il faut se déplacer par pirogue. En ligne, nous sommes avec Moïse et Misago, qui se trouvent sur place. Bonjour Moïse. Bonjour Aline Quelle est la situation qui prévaut pour le moment à Gatumba, non loin du lac Tanganyika Juste avant d'arriver à Gatumba, nous avons visité des plages comme Caprera Beach, Hippo Beach, Black and White Beach, Fort 257 ainsi que Uzuri Beach. Des paillotes de cellules touristiques et des comptoirs sont inondés. Certains responsables disent qu'ils enregistrent des pertes énormes car des clients n'ont plus accès à ces plages suite à la montée des eaux du lac Sanganika. Après ces plages, nous avons visité aussi euh, Gatumba, qui n'est pas loin de la capitale économique Bujumbura, plus précisément dans les quartiers Mouchacha 1 et 2. La grande partie de ces quartiers sont inondés, En Siona, des avenues, On observe des gens qui évacuent de leur, de leur parcelle. Pendant la nuit, des habitants de Gatumba indiquent que des hippopotames sillonnent les avenues. Le chef de quartier, Mouchacha 2, Akizimana Emmanuel, dit qu'il est difficile de dénombrer les maisons déjà détruites, car de temps à autre, les maisons tombent. À côté de Mouchacha 2, à Mouchacha 1, l'école fondamentale Mouchacha 1 et 2, qui est fréquentée par plus de 2200 écoliers, est inondée par l'eau, des toilettes sont débordées, les enseignants indiquent qu'il est difficile de dispenser des cours car des élèves sont perturbés. Mmh. Moïse Amisago, que demande justement cette population Oui, certains habitants d'Ogatumba de demandent au gouvernement de construire une digue le long du lac Tanganyika et d'autres demandent que d'abord il faut les évacuer de ces eaux car pendant les heures de l'après-midi, Avec le vent du lac Tanganyika, les eaux montent jusque dans leur ménage. Mmh. Merci Moïse. Merci Elinie Benirugir. Et rendons-nous en province de Lumongue, où plus de 200 maisons d'habitation du quartier Kanyengongot de la ville et Lumongue se sont déjà écroulées, obligeant les occupants à déménager suite à l'actuelle montée des eaux du lac Tanganyika. À côté de ces maisons d'habitation, des infrastructures publiques comme le port commercial et Lumongue sont menacées. Les eaux du lac Tanganyika ont atteint l'entrée principale ce vendredi matin. Jean-Pierre Missagou est sur le lieu. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Vestine. Et quelle est la situation actuelle là-bas à Rumongi Dans la sous-colline de Castam, de la colline de Kanyangoko, où je suis pour le moment, on dénombre provisoirement 234 ménages qui ont déjà déménagé après le coulement de la maison. Un bilan, je dis bien, qui reste provisoire car euh, des maisons continuent de s'écrouler même maintenant suite à l'actuelle montée des eaux du lac Tanganyika. Et tant que je suis sur ce même chapitre, ce n'est pas uniquement la colline Kanyango qui est concernée, mais c'est aussi le quartier Ngayamba, le quartier Teba, mais c'est aussi le quartier centre urbain dit Swahili dans la ville d'Ormongé, c'est également Minago, Kizuka, toujours en commune de Rumongue, c'est aussi en commune de Bougarama où on dénombre 569 ménages qui ont déjà fui l'avancée des eaux du lac Tanganyika, sans oublier des ménages de la commune de dont le nombre n'est pas précisé. Il importe de souligner que ce, sont, ce ne sont que des maisons d'habitation qui sont concernées par cette montée des eaux du lac Tanganyika, mais c'est également des infrastructures publiques Et à titre illustratif, on note le port commercial de Rumongue inondé et les eaux atteignées ce vendredi matin, l'entrée principale de ce port. Mais c'est également la route nationale numéro 3 qui est menacée de coupure dans plusieurs coins suite à la montée des eaux du lac Tanganyika. Mmh. Jean-Pierre Misago, quel est l'apport, quelle est la contribution de l'administration euh, pour le moment euh, Pour le moment, L'administration a déjà décidé euh, de délocaliser 32 ménages les plus vulnérables dans ce quartier de Roko, dans la sous-colline Kastam. Et là où ils sont campés actuellement, et c'est cela provisoirement, ils sont provisoirement abrités au centre d'enseignement des métiers dénommés sémina et où des conditions de vie, attention, ne sont pas des plus bonnes. Merci, Jean-Pierre Missago. Je vous en prie. Mm -hmm. Cette situation n'éloigne pas la République démocratique du Congo. Le littoral du lac Tanganyika dans la ville d'Ouvira, dans la province du Sud, Kivu, en République démocratique du Congo, est aussi submergé par les eaux du lac Tanganyika à plus de 200 mètres de plage. Plusieurs maisons ont été détruites et de nombreux ménages déplacés. Les infrastructures comme les marchés des églises et bureaux ont aussi subi des dégâts comme nous le rapporte Eric Ngabo, un habitant de cette ville Ouvira. Il ajoute que le centre de recherche en hydrobiologie CRH Ouvira a plusieurs fois alerté la population sur le danger de cette montée de l'eau et prévoit l'aggravation de cette situation dans les jours à venir. C'est Isanganilo. Écoutez la différence. Il est 13h passé dans cette minute au ciseau de la radio Isanganilo. L'édition spéciale est continue et certains des responsables des plages déplorent en mairie dojumbura les dégâts matériels occasionnés par cette montée des eaux du lac Tanganyika. Ceux qui se sont exprimés sur le micro-balladeur de la radio Isanganilo ajoutent aussi le chômage. On les écoute. Nous avons enregistré beaucoup de pertes. Ici, il y avait beaucoup d'activités. Des personnes qui venaient prendre des photos ici, des concerts. Il y avait même des enfants qui venaient jouer ici. 80% des travaux qui se faisaient ici ne sont plus. Vous voyez d'abord, la plage n'est plus accessible, mais au cela fait en sorte que les clients qui avaient l'habitude de sortir jusqu'à la plage. Vous voyez ici, si nous comptons les gens qui travaillaient à Templay, ils sont au nombre de 40 et tous pour le moment ils sont à la maison et ces gens-là ont des familles à faire vivre. Les gens, pour la plupart des fois, ils préfèrent la plage, mais comme la plage n'est pas accessible, ils préfèrent se mettre au jardin. Mais cas, nous demandons à l'État de nous aider pour combler le vide en voyant les pertes que nous avons enregistrées. Beaucoup d'entre nous ont contracté des crédits dans des banques. Les autres ont loué ces plages, places. Toujours dans ce chapitre des réactions, il faut souligner cette incapacité de l'Office burundais de l'urbanisme et de l'habitat pour trouver solution à cette montée des eaux du de lac Tanganyika. Omer Niongourou, chargé des programmes au sein de l'Obuha, fait savoir que le rôle de cet office est de sensibiliser ceux qui vivent près du lac Tanganyika afin de déménager cet endroit. Suivez plutôt uh, Omer Niongourou au micro de Jean-Marie Vianney Gendakouman. C'est un constat comme tout le monde on a constaté beaucoup de dégâts matériels. Je ne saurais pas dire les humains parce que je n'ai pas sur moi des statistiques. Mais tout ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a eu des dégâts. Et quelle est la contribution d'Orobuha pour faire face à ce problème Au niveau d'Orobuha, on ne saurait pas dire quoi faire pour faire face à cette montée d'eau. Parce que c'est un phénomène naturel qui est là. Et tout ce qu'on fait au niveau d'Orobuha, on ne fait que suivre qu le mouvement. Et pour en tirer quelques données au niveau de la planification, des travaux d'urgence à moyen terme ou à long terme. Quel appel à ces gens qui vivent près du lac Tanganyika Est Ce que nous pouvons euh, demander aux concernés, c'est de ne pas se fier aux biens qui sont en train d'être payés, mais Dans un premier temps, de vider les lieux et suivre leur comportement. C'est un message simple, mais trop fort, qu'on l'asse au rivérées du lac Tanganyika et de la rivière aussi. Et comme solution 150 parcelles ont déjà été aménagées par la plateforme nationale de prévention des risques et catastrophes en collaboration avec la direction générale de l'aménagement du territoire à Bomba en zone maraîchère de la province de Bujumbura pour accueillir les victimes des inondations des quartiers Mouchache 1 et 2 et Garawe, en zone Gatumba, commissaire de police Aniseni Baruta, président de cette plateforme, ajoute que les déplacements des victimes et de la montée des eaux du lac Tanganyika des autres localités comme Kanyengoko Arumongue doit d'abord être analysé. On l'écoute au micro de Mer Andouaïou. On est en train de fournir des frais de location pour trois mois. Chaque ménage reçoit 150 000 francs burundais pour une location de trois mois après cette période. Chaque ménage devra tirer son plan pour pouvoir survivre. Il nous restera des ménages qui proviennent des quartiers de Mouchacha 1, Mouchacha 2, Gaharawe Aujourd'hui, inhabitable. Et nous sommes en train de planifier un déplacement de ces ménages vers la localité de Bouhomba, dans la zone de Maranvia, où nous avons déjà acquis 150 parcelles qui ont été fournis par la Direction générale de l'aménagement du territoire et avec l'OIM, on va commencer à construire des maisons semi-dirables, ça 35 maisons avec le fond self. À côté de ces parcelles, il y a un grand terrain de 28 hectares que la Direction générale de l'aménagement du territoire va aménager pour que les 585 ménages ici de Mouchacha 1, Mouchacha 2, Gaaraoué, puissent avoir des parcelles. Mais il s'agit des ménages vulnérables qui ne sont pas capables de construire des maisons. Nous sommes en train de tra travailler avec la direction générale de la Boutip, la direction générale de la réintégration sociale au ministère en charge de la solidarité nationale pour convaincre la Banque mondiale pour que cette institution financière internationale puisse contribuer pour la construction des maisons pour ces personnes. Les parcelles sont disponibles pour les gens de Gatumba. Qu'en dire pour d'autres parties menacées comme kanyen On ne peut pas tout de suite penser de délocaliser ces ménages affectés dans des parcelles qu'on pourrait attribuer à ces ménages parce que ça, c'est une dernière solution. Ligebou nous a dit que les précipitations vont cesser à la fin du mois de mai. Nous allons alors voir la tendance et le comportement du lac. On a l'espoir que le lac va reprendre son niveau normal. À ce moment-là, des gens vont retourner dans leur ménage. Sinon, il y a des gens qui ont construit dans une zone interdite par le code de l'eau. Ils sont fautifs. Pour cela, on doit étudier tous ces cas et avec l'administration, on verra si besoin il y a. On doit le délocaliser tous ces ménages vers d'autres sites, mais ça sera une solution de dernier recours. Nous conseillons les communautés affectées de quitter les lieux. Sinon, s'il y a des personnes qui ne veulent pas suivre cette mesure de force, nous allons les tirer de l'eau et les mettre dans des zones qui ne sont pas à risque. Et on va le faire de force parce que le gouvernement est chargé de protéger tous les citoyens. Mais qu'est-ce qui cause justement cette euh, montée des eaux du lac Tanganyika C'est une hausse de température des eaux de l'océan Indien de plus de 2 degrés Celsius. C'est l'arrivée des vents froids sur les côtes est-africaines en provenance de l'Australie qui engendre de fortes précipitations dans la sous-région. C'est plutôt l'analyse d'Eras Menghiye, géographe et professeur d'université, C'est donc l'un des phénomènes qui explique la montée des eaux du lac Tanganyika, selon toujours cet expert. Il ajoute que les plus menacés par cette montée des eaux sont ceux qui n'ont pas respecté strictement les 150 mètres de distance exigées pour construire sur le lac Suivez-le. Il s'entretient avec notre confrère Armel Motori. La cause principale, c'est un phénomène climatique naturel qui est centré sur l'océan Indien, qui fait qu'il y ait beaucoup d'eau Pluie dans la sous-région. Ce phénomène a été appelé dipôle de l'océan Indien. Doi, c'est un professeur japonais de l'université de Tokyo et qui s'appelle le docteur Toshio Yamagata, qui a découvert ce phénomène en 1999. Pour lui, a expliqué que lorsqu'il arrive un dipôle positif, c'est-à-dire que la température de l'eau est plus élevée que la normale sur les côtes de l'Afrique de l'est. Euh, ce qui entraîne des pluies fortes. Alors que sur la rive est, en tenant compte de l'océan Indien, c'est-à-dire c'est la côte australienne, s'observe le refroidissement des eaux qui a tendance à provoquer des sécheresses. D'ailleurs, vous avez vu que euh, quand on avait beaucoup de précipitations sur la côte est de l'océan Indien, c'est-à-dire le côté australien, le pays faisait face aux incendies, c'est-à-dire que euh, l'air était sec. Nous, en fait, on a connu ce qu'on appelait le dipôle positif. Et ce dipôle euh, a été euh, un des dipôles les plus importants dans cette région sur l'océan Indien. Parce qu'il y a eu un écart de température de 2,15 degrés Celsius, ce qui était vraiment énorme. Et elle devient ascendante. Et quand elle devient ascendante, elle semble aspirer qui est en train de provenir de la côte australienne qui est beaucoup plus froide que cette côte africaine. Ces masses d'air sont venues brusquement parce qu'il y avait un écart et en traversant cette étendue d'eau très chaude, cette masse d'air ramasse des vapeurs. Et il suffit d'arriver sur la partie continentale. Dès que ça se trouve en relief, alors ça se refroidit et ça laisse beaucoup de précipitations. C'est ce phénomène. Il y a des zones étampes de qu'on exige de ici dans le code de l'eau. Par exemple, on dit qu'il faut. Laisser 150 mètres à partir du niveau le plus élevé qu'atteignent les eaux dans les crues périodiques. Il y a des gens peut-être qui sont allés visiter 150 mètres pendant les périodes de sécheresse ou le lac s'était retiré de plusieurs de mètres. L'article est clair. Des phénomènes naturels peuvent surprendre le les gens. C'est pour cela que quand on a dit d'eau de à 150 mètres loin, c'est une manière de les protéger. Les gens croient qu'on ne les aime pas, qu'on est en train de les spolier des tels. Mais non, c'est pour leur protection. Le Premier ministre s'est également exprimé sur la montée des eaux du lac Tanganyika. Selon Alain Guillaume et il faut des études sur les causes de la montée de ces eaux. C'était ce jeudi, lors de la présentation des réalisations de 15 ministères du gouvernement burundais pour les trois derniers mois de l'an 2020-2021, devant l'Assemblée nationale et le Sénat. On l'écoute. Il faut que les experts fassent leurs études, mais il faut aussi des vérifications avant tout travail, car nous ne savons pas si réellement cette situation est due aux précipitations seulement, car le lac Tanganyika a plusieurs affluents en provenance d'autres pays. Chez nous, il pouvait pleuvoir sans toutefois causer de débordements. Il peut y avoir beaucoup plus en Tanzanie en Zambie ou en République démocratique du Congo, mais on se réfère sur des données pluviométriques au Burundi, ça serait une erreur. Il faut faire le constat de cette situation pendant la saison sèche. Les experts sont donc à l'œuvre et réagissent au fil du temps. Parfois, on est obligé de prendre des mesures de fermer temporairement, mais il y a des causes du changement du plan directeur des projets indépendamment de notre volonté. S'il y a de beaucoup de précipitation, et que le lac Tanganyika monte jusqu'au musée vivant, vous entendrez, vous entendrez qu'il y a des chambardements matériels et financiers. Il y a des questions qu'il faut gérer pour que tout se passe bien. Et bien voilà, c'est la fin de cette édition centrée uniquement sur la montée des eaux du lac Tanganyika. Les causes, les conséquences et l'action des services de l'État et de la population pour pallier à cette catastrophe naturelle À la co-présentation, vous étiez avec Edi euh, Nibel Nibigilae. Vestine Utoui. À la mise en onde, c'était François Akimana. La réalisation, euh, Armel Motore Oban Niyomhuru. Excellent après-midi à tous. <musique>